Quelle est l'année de la tristesse C'est l'année où le père d'un étudiant et de notre mère est décédé Khadija, que Dieu soit satisfait d'elle, le mari du prophète.